grignou.be grignou.be la première il est 11 heures. et on s'informe avec vous Marie Van Kutzem Bonjour à tous. Cinq policiers ont été tués à Dallas, aux États-Unis. Plusieurs centaines de manifestants s'étaient rassemblés pour protester contre la brutalité policière la nuit passée. Deux tireurs, des snipers qui s'étaient installés en hauteur, ont pris pour cible les policiers. Ils ont ouvert le feu subitement alors que la manifestation se terminait. Le chaos était total. Cinq policiers ont donc été tués, six autres blessés, un civil également blessé. Alors qui a tiré Difficile d'avoir des informations précises pour l'instant. Il semble qu'un premier tir Réfugié dans un garage et été arrêté par la police. Les négociations se poursuivraient avec un deuxième tireur. Il affirme avoir posé des bombes partout dans la ville. Trois autres personnes ont été arrêtées. Cette manifestation a eu lieu à Dallas comme beaucoup d'autres à travers le pays pour protester contre la brutalité policière. Je vous le disais, cela fait suite en fait à la mort de deux hommes noirs ces derniers jours, tous deux abattus par un policier, l'un en Louisiane, l'autre dans le Minnesota. « Il faut un dialogue constructif avec la Russie. Nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre froide. » C'est ce qu'a déclaré Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. L'OTAN qui réunit en sommet aujourd'hui à Varsovie. Des renforcements militaires sont prévus en Pologne, en Estonie, en Lituanie et en Lettonie. Et Moscou n'apprécie pas cette démarche. Barack Obama est présent à ce sommet. Il est tenu informé des avancées concernant la situation à Dallas. Taïwan s'était préparé. Maintenant, Taïwan déguste. Le super typhon tard a déferlé aujourd'hui sur l'île, accompagné de vents ultra violents, quasi 250 km par heure. 15 000 personnes ont été évacuées. Des centaines de vols sont annulés. Les écoles et les bureaux sont fermés. 125 000 foyers sont privés d'électricité. Le sport aujourd'hui avec le Tour de France qui passe aux choses sérieuses, septième étape mais surtout première étape dans les Pyrénées. Aujourd'hui entre l'île Jourdain et le lac de Payolle, il faudra affronter un col de première catégorie. Ce n'est pas le point fort du maillot jaune. Le Belge Greg Van Avermaet. Autre Belge, autre sport. Kevin Borlée disputera ce soir la finale du 400 m à l'Euro d'athlétisme à Amsterdam. Et puis enfin du tennis sur le gazon londonien de Wimbledon avec les demi-finales messieurs. Aujourd'hui Roger Federer affrontera Milos Raonic et Andy Murray sera face à Thomas Berditch. Voilà pour les infos. Merci de nous suivre. Toute l'info est sur rtbf.be. En juillet chez Ego, profitez de soldes jusqu'à moins 60% sur nos cuisines d'exposition. Ego, la cuisine de ma vie. Globe Crocker, c'est avec vous, Benjamin Leupart. Oui Marie, et on vous emmène au bout du monde. Aujourd'hui, on part pour l'Australie. Globe Crocker, jusqu'à midi sur La Première qui lance un boomerang, prend le risque de le prendre dans la tête, proverbe australien. Bon vendredi sur la première, c'est Globe Crocker, l'émission des voyageurs qui change la vie en voyage. Chose promise, chose due, Globe Crocker boucle son premier tour du monde de l'été au rythme d'un continent par jour. On est allé en Afrique lundi dans un road trip en stop photographique jusqu'à Kinshasa. Mardi, on voguait vers le Pérou. Mercredi, c'était London Calling, jeudi Saigon, la ville Bourdon. Et aujourd'hui, faites vos comptes, on devrait filer vers l'Océanie en toute logique. Quoi qu'il en soit, on utilisera les mêmes ingrédients musicaux pour le cinquième continent de la semaine. Notre voyageur ou notre voyageuse du jour a tout le loisir de déposer les objets qui lui chantent sur notre table d'orientation, objets qu'on fera parler, tout comme les musiques d'ailleurs d'avant le départ, puis celles qui ont bercé le voyage lui-même. Les lectures de voyage, inévitablement aussi seront du voyage aujourd'hui. Les 40 vies d'une jeune femme qui a passé deux ans de sa vie autour et alentour de l'Australie. Objectif, devenir fluent en anglais, autrement dit, le parler couramment. Help Exchange, c'est la formule. Hospitalité contre boulot, c'est simple. Et c'est une manière de changer de vie à répétition. De fermière dans un ranch à vendeuse de glace sur une plage de Perth à Melbourne, de Tasmanie à Adélaïde en passant même par Sydney, l'Australie un vendredi. Ça vous dit 11h midi, Benjamin part, Globe Crocker, sur la première. Bienvenue en Australie, l'évocation de son nom fait rêver, il est quelque part synonyme de bout du monde idyllique. L'île est faite de superlatifs, c'est le plus grand pays d'Océanie et la plus grande île du monde. Il faut environ 4000 km pour parcourir à vol d'oiseau l'île d'Est en Ouest, soit la distance Londres-Moscou. Au IIIe siècle, des scientifiques avaient émis l'hypothèse que cette île inconnue faisait office de contrepoids afin de permettre à la Terre de rester sur son axe. Sa capitale, Canberra, est une véritable ville verte avec de vastes zones de végétation naturelle, ce qui lui vaut le nom de capitale du bush. Ah oui, le bush, parlons-en. Cette terre aride et sauvage qui caractérise aussi le continent, c'est là et dans l'outback qu'on ressent le mieux l'âme profonde du pays. L'Australie compte 10 déserts, dont l'impressionnant grand désert du Victoria. Il recouvre 5% du pays, presque la taille de l'Allemagne. En la route qui sent bon l'eucalyptus et l'acacia, les variétés de plantes les plus représentées dans le pays. C'est parti pour la découverte Catherine Chavet, vous avez 24 ans, quand vous vous dites que vous diriez bien euh, « taquiner le requin blanc, euh, le croco et le kangourou », histoire de peaufiner votre English, euh, et alors vous n'y allez pas de main morte, <rire> puisque vous vous apprêtez à nous emmener pour un voyage de deux ans Exactement C'est énorme Oui, ce n'était pas prévu à la base, mais euh, je me plaisais bien, donc j'ai finalement décidé de prolonger mon visa. On est en quelle année à ce moment-là euh, Je suis partie en février 2009, mm -hmm. et j'avais 24 ans à l'époque Euh, non, 23 en fait, pardon, autant pour moi, euh, février 2009 et je suis rentré en Belgique en novembre 2010, donc un petit peu moins de deux ans. Alors quand vous arrivez, vous arrivez à Perth C'est ça. Exactement. Côte ouest, on est euh, du côté de l'océan Indien et le début de cette saga <rire> en Australie va vous emmener euh, surtout euh, toute la côte sud en fait de de l'Australie, de Perth à, à Brisbane. Euh, alors, on va essayer de comprendre hein, parce qu'il y a une formule derrière cette euh, ce, ce voyage de deux ans. C'est le Help Exchange. C'est quoi? Donc, le Help Exchange, c'est un peu une formule identique à celle du woofing, si ce n'est que le woofing, c'est uniquement dans des fermes biologiques, tandis que le Help Exchange, c'est le fait de se rendre chez une personne, d'être logé, nourri, blanchi, en échange de services qu'on va rendre dans la maison, qui peuvent être de formes et natures complètement variées. Donc ça peut être... Et vous n'allez pas être épargné, justement. Ça va prendre différentes formes et donc différentes vies australiennes pour vous. On va essayer de, de les retracer. On n'aura pas le temps, hein en un seul globe trotter de vivre deux, deux ans de voyage, mais quand même, on va, on va essayer. Alors, quand vous arrivez à Perth, vous êtes attendu par un ami de l'île Maurice, c'est ça Voilà, c'est ça. J'ai voulu commencer en terrain connu, donc je suis allé chez euh, des amis mauriciens qui étudiaient à Perth. Donc, j'ai passé mes trois premières semaines là-bas. Mais comme vous avez plein d'idées derrière la tête, vous vous dites, non, non, non, je ne vais pas m'encrouter à Perth, je vais m'obliger à, à devoir partir. Bien joué, ça. Comment vous faites Mais euh, quand j'ai booké mon billet d'avion pour l'Australie, j'ai déjà booké trois premiers de vols internes en Australie justement pour m'éviter de choisir la facilité, c'est-à-dire de rester en terrain connu. Et c'était quoi les, les trois premiers vols prévus euh, Donc c'était d'abord de Perth à Melbourne, ensuite de Melbourne en Tasmanie et ensuite de Tasmanie à Brisbane. Et bien ça promet Ça promet, on va, on va reprendre un peu la grammaire de, de l'émission pour découvrir votre parcours en Australie, Catherine. Et pour ça, généralement, on se met dans les oreilles euh, la musique euh, que nos voyageurs se mettaient dans les oreilles au moment de, eh ben, de faire leur bagage et de se dire « Tiens, je vais partir en Australie, je me mets dans une ambiance particulière <rire> ». En termes d'ambiance, ça va, ça va être pas mal parce que votre musique d'avant-voyage, c'était ça Évidemment, Lady Gaga, Poker Face, pourquoi ben Parce que c'était les débuts de Lady Gaga, euh, c'était une chanson qui passait sur les ondes énormément à ce moment-là et je me souviens aussi quand je suis arrivée à Perth, il euh, regardé la télé en boucle avec le clip de Poker Face passé en boucle donc c'est vraiment une chanson qui pour moi, euh, que j'assimile à mon pré-voyage, début, voyage, euh, début de voyage en Australie. Et euh, on sent que vous avez envie d'un peu bouger en Australie, bouger géographiquement, mais aussi bouger, euh, bouger quoi. Oui, oui, bah oui, toujours. <rire> La fête fait partie du voyage aussi, donc... Eh ben, on va essayer de voir si cette musique d'avant, au départ, euh, contraste avec celle que vous avez découverte sur place, ou si on est dans le, dans le même ton, c'est l'exercice de, de Globe Crocker. Donc vous, votre musique <rire> sur place, elle est toujours aussi, euh, comment dire, dans l'ambiance Sex on Fire. Voilà. <rire> Alors, pourquoi Mais les Kings of Leon étaient en plein boom à ce moment-là et cette chanson résonnait à peu près dans tous les bars et toutes les soirées auxquelles je suis allée en Australie. C'est vraiment la chanson symbole de ce voyage. Et <rire> je pense que ça doit être la chanson symbole de toutes les personnes qui ont voyagé à cette époque-là en Australie. Ok, donc ça bouge autant dans les préparatifs qu'une fois sur place. On est à Perth et vous allez éprouver cette, cette formule Help Exchange. Eh bien, la première, ce n'est pas, pas super concluant, hein. Non, la première, c'était à Melbourne, rectification. Et donc, je suis arrivée chez un couple de vieilles personnes et... Euh je pense qu'elle m'a plutôt prise comme une domestique gratuite que plutôt un échange culturel ou autre. Donc euh, je crois que la personne la plus sympa de la maison, c'était le chien. Donc à un moment, j'ai décidé de partir part fort. plutôt que prévu parce que j'étais un petit peu malheureuse. Donc euh, voilà, j'ai écourté mon séjour chez ces personnes-là. Oui, le deal, c'est quand même, d'accord, vous bossez chez les gens et on vous confie une tâche, mais en échange, il doit y avoir justement un échange. Et là, c'était C'était pas trop ça. D'accord, promener le chien Ça, oui, mais bon, voilà. Après, c'est vraiment le seul qui était plutôt sympa avec moi, donc. De l'empresse d'ailleurs. Alors on se dit, ok, bon, bah, le, le boulot n'est pas top, top. Euh, vous avez aussi connu une auberge de jeunesse pas terrible Oui, on va dire en fait que mes débuts ont été un peu catastrophiques à Melbourne, donc euh, j'ai choisi ma première auberge, mais plutôt mal choisie. Mais bon et cœur. ça a duré combien de temps cette période où vous êtes un peu refroidi d'ici là Mais ça ne marche pas, super. Mais disons que euh, mes trois premières semaines, dans le ah sens oui, Enfin, euh, les trois premières semaines, j'étais à Perth mais j'étais avec des personnes qui étudiaient là-bas, donc qui n'avaient pas spécialement envie de bouger ou découvrir des choses. <rire> Ensuite, euh, première expérience en auberge de jeunesse, plutôt catastrophique suivi du premier le pick change, qui s'est pas trop bien passé donc à un moment <rire> j'étais un petit peu désespérée au début Ok donc ça c'était entre Perth et, et Melbourne Melbourne on situe Euh, Melbourne, mais ça se situe sur. Euh, oui, en sud dans, dans le sud, voilà. C'est euh, une des villes du sud. Donc en gros, c'est la moitié de la hanse euh, sud. Et puis vous allez quand même euh, remonter dans quelques instants, dans la suite de Globe Crocker, euh, jusqu'à Brisbane. Ça, c'est le début de, de votre voyage. Mais alors, après, vous allez faire le tour complet de l'Australie Presque. Je ne suis pas allée jusque Cairns. Il manque un petit morceau. Vous allez y retourner Mais j'espère. <rire> euh, vous, euh, comment, comment on fait pour résister à trois semaines seul euh, où ça se passe moyen au début bah, On mord sur sa chic, et puis euh, on se laisse porter par les choses. Voilà, au début, je n'étais pas seule, c'est vraiment le premier help exchange, et, euh, le premier auberge de jeunesse, où là j'ai pris un petit peu peur, et puis finalement, euh, la meilleure décision était de quitter le help exchange, je retournais dans une autre auberge de jeunesse plus sympa, et faire ma première excursion organisée, rencontrer des gens sympathiques et voir que... Ça pouvait bien se passer. est ce que vous allez en faire, hein, des choses en Australie. On va essayer de suivre tout ça juste après. Follow the sun, Xavier Rudd, un australien. Follow way the wind blows when this day is done breathe breathe in the air set your intentions dream with care tomorrow's a new day आज de son Xavier Rudd, l'Australien, c'était en 2012. Nous sommes en Australie ce matin dans Globe Crocker pour boucler notre tour du monde hebdomadaire et on y reste. Globe Crocker sur la première. Moi, bon, en été, j'aime les salades, c'est frais et c'est bon. Ah oui, une bonne salade quand il fait chaud, c'est bien frais. Un petit. Ah oh oui, Monsieur Marc, surtout quand elles sont aussi fraîches que nos bonnes salades pommées, ou feuilles de chêne, ou iceberg. Et en ce moment, on vous offre la seconde salade à moitié prix. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, sur toutes nos salades au choix, la seconde est à 50%. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 57 l'appel. La, la Chimée Dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Y mai les accords bières et fromages depuis 1876. La première présente, le 37e festival Jazz and Blues de Goovy, du 5 au 7 août à la ferme Madelon à sterpini Gouvy. Vendredi et samedi, Jazz pour tous, avec Maceo Parker, Lisa Simone et bien d'autres. Et dimanche, la grande parade du blues, avec notamment Justina Lee Brown, Sugar Ray Rayford Band, Nico Duportal. Plus d'infos, Madelon.Gouvy.EU. Une princesse, une fée Attention à la sorcière Elle va nous empêcher de retrouver le dragon. C'est magique, le labyrinthe d'Urbui. Princesse ou chevalier, venez vivre une aventure extraordinaire dans le labyrinthe de maïs géant de Barvo Durbuis. Préparez votre parcours magique sur lelabyrinthe.be avec la une et la première.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 Voici l'affrontement ultime, la finale de l'UEFA Euro 2016. Deux nations, un seul vainqueur. Portugal-France. À suivre dimanche soir sur la Une, Vivacité et RTBF.be/Ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Globe Crocker Jusqu'à midi sur la première. Et c'est Catherine Chavet qui mène la danse puisque c'est votre euh, parcours qu'on suit, un parcours de deux ans euh, dans un pays continent, d'accord, mais quand même deux ans de voyage, c'est énorme, d'autant plus qu'on le verra dans la suite de Globe Crocker, vous n'avez pas fait que l'Australie, vous, vous avez aussi rayonné en Asie, en Nouvelle-Zélande, mais en gros, le voyage en Australie a duré deux ans. On a quitté Perth, on est arrivé à euh, Melbourne et à un moment donné... Ben, il va falloir décrire cette ville de Melbourne. Que, comment on vit à Melbourne Comment on vit à Melbourne Melbourne, c'est une, une des villes que j'ai le plus appréciée en Australie, parce que je trouve qu'elle était euh, plus empreinte de culture et qu'elle a une âme. Voilà, en Australie, enfin, c'est un pays récent, donc toutes les villes sont un peu construites de la même manière. Ce sont tous des grands buildings, avec euh, un jardin botanique, une bibliothèque, euh, des rues à angle droit, etc. Enfin... Un quadrillage, un, voilà, peu un quadrillage à l'américaine. Un à l'américaine, exactement. Mais euh, j'ai beaucoup apprécié Melbourne, si ce n'est la météo, parce que quand j'y étais, la météo n'était pas dingue. <rire> Mais euh, c'est une, une très chouette ville, assez cosmopolite, je trouve. Enfin, elle dégage quelque chose il y a de l'énergie, c'est. Euh J'ai trouvé que c'était très agréable comme ville. Alors, il y avait la formule donc Help Exchange qui n'a pas super bien marché dans votre début de voyage, parce que vous étiez en train de faire l'argenterie chez deux personnes qui n'échangeaient pas grand-chose avec vous. Le chien était sympa, mais bon. Euh, là, il y a un deuxième échange qui se fait, et vous changez de vie complètement, puisque euh, vous bossez carrément dans un ranch. Euh, oui, là, j'ai pris le train et je me suis rendue dans une famille qui était dans les alentours de Melbourne, mais plus loin. Et donc, c'était un couple qui s'occupait de chevaux. Donc, c'est une ferme avec des chevaux wow. et euh, réhabilitation de chevaux blessés, etc. Euh, manière de monter beaucoup plus douce, pas avec des selles, euh, pas avec des, euh, des rênes en bouche, etc. Donc, des manières beaucoup plus euh, douces de travailler avec les animaux. Et donc, mais là, vous vous y connaissiez en chevaux Non, pas du tout. Ah oui Non, et donc euh, j'avais euh, la joie de balader certains chevaux wow. pour euh, la réhabiliter. Non, là je baladais avec euh, la longe, mais j'ai eu la chance aussi de monter, faire l'hésitation. Donc voilà. Le rire signifie que ça, c'est pas bien terminé euh, mais Disons qu'il y avait une certaine manière de monter le cheval et que je l'ai monté à cru. Déjà, il n'y avait pas de selle et en fait, le principe, c'est en fonction de la position qu'on adopte sur le cheval, il va faire ce qu'on veut, c'est-à-dire que si on s'affaisse un petit peu sur son dos, il va s'arrêter parce que c'est pas agréable ah oui. pour lui. Si on veut qu'il tourne, on appuie un peu avec sa jambe sur le côté, etc. Et en fait, à un moment, je me suis mise dans une position qui lui a indiqué, vas-y, mets-toi à courir. C'est euh... quoi ça, cette position Je ne sais plus, mis je sais les gaz, que j'ai eu très peur. Et mais finalement, il s'est arrêté. Mais j'étais pas, pas à l'aise parce que j'avais pas grand chose à quoi euh, me retenir. Donc voilà. Mais euh, la clignée, hein Voilà. Je n'en garde pas un mauvais souvenir, mais c'est sûr que j'ai eu. Un petit coup de frayeur. Et alors le, le ranch là-bas, c'est un peu aux dimensions australiennes, on imagine euh, Oui, c'était assez grand. Il y avait le train qui passait euh, au fond du jardin, donc ça faisait fort western. C'était un, un peu désertique, euh, avec une ferme où les toilettes étaient dehors aussi. Donc euh, c'était, euh, mais c'était de ancienne. fait, voilà, très très grand et euh, fort désertique avec les chevaux, etc. Donc c'était vraiment sympa. Là, on a l'impression que vous êtes un petit peu toute seule tout le temps, mais non, vous avez fait plein de rencontres pendant ce... Ah mais là, en l'occurrence, c'était un couple et ils étaient vraiment, vraiment super sympas. Ils m'ont aussi emmené au restaurant où j'ai rencontré des amis à eux. Il y avait aussi une Des gens qui venaient monter leur cheval chez eux. Donc là, j'ai quand même rencontré, rencontré des personnes, oui. Excellent. Vous avez aussi fréquenté pas mal d'auberges de jeunesse. Et vous m'avez avoué, en préparant cette, cette émission, qu'il y a une habitude des, des gens qui fréquentent les auberges de jeunesse, c'est de s'échanger les mêmes bouquins en, en, en route. Et nous, on a une, habitant, une habitude, justement, c'est la lecture de voyage, de nos voyageurs. Et euh, la lecture que vous vous passiez, <rire> c'était « Twilight ». Voilà. <rire> que vous lisiez dans toutes les conditions. Nous, on a imaginé que vous lisiez Twilight, par exemple, ben, en route. Personne ne te regarde, personne ne t'observe, personne ne t'épie, me rassurais-je. Comme j'étais incapable de mentir de façon convaincante, y compris à moi-même, je me sentis obligé de vérifier néanmoins. En attendant que l'un des trois uniques feux de Forks passe au vert, je jetais un œil sur la droite. À l'intérieur de son monospace, Madame Weber était le buste tourné dans ma direction. Son regard me transperça, je tressaillis. Pourquoi me fixait-elle ainsi nétait il pas impoli de toiser ainsi les gens Ou cette règle ne s'appliquait-elle plus à moi Puis je pris conscience que les vitres teintées de la voiture étaient si sombres qu'elle ne se rendait pas compte, sans doute, que je m'y trouvais, encore moins que je l'avais surprise en train de me reluquer. Je tâchais de me consoler en concluant que ce n'était sans doute pas moi qu'elle examinait, mais le véhicule, mon véhicule. Je poussais un soupir. Ça fait peur, c'est Twilight, Enfin, c'est un des Twilight, il y en a à peu près un milliard, euh, ça c'est la version française qu'on a mis dans une ambiance un peu road trip, parce que vous en aurez fait hein, des road trips euh, en Australie, Catherine Chavet. vous qui nous emmenez ce matin dans Globe Crocker en Australie, vous vous passiez les Twilight alors Ben disons que oui, ça avait une certaine valeur sur le marché de l'échange du livre dans les auberges et jeunesse à cette époque-là, vu que c'était aussi l'avènement de la saga Twilight et donc euh, les livres étaient assez recherchés donc quand on en trouvait un qui avait été abandonné on était assez contents C'est quoi les, les, les bouquins voyage aussi <rire> Oui hein, donc en général euh... <rire> Oui bien sûr, oh, mais non, mais on ne on un... les rend jamais hein, dans... On en trouve un dans une auberge et puis le... quand on voyage évidemment on, on ne s'encombre pas d'énormément d'objets donc une fois qu'il est terminé, mais souvent on le laisse euh, dans une auberge ou on l'échange avec quelqu'un d'autre donc il y a un peu euh, des book club on va dire et euh, des échanges de livres entre, euh, entre backpackers Et les backpackers, euh, dédicaces ou signes euh, Non, non, parce que je pense que Twilight, c'est un peu honteux, donc euh, on ne le revendique <rire> ah, pas trop. Pardon. on vous a peut-être un peu dévoilé sur ce coup-là. Sur la table de Gluck Rocker, vous avez déposé quelques objets de voyage. Il y en a qu'on associe immédiatement euh, au soleil, on va les, on va les euh, décrire tout à l'heure, mais là, il y a un truc étrange, c'est quand même une lampe frontale. Ben mais oui, mais la lampe frontale, c'est vraiment euh, en tout cas la chose que j'offre à toutes les personnes que je connais qui partent backpacker en Australie, parce que Où qu'on aille, c'est toujours utile, que ce soit en voyage, donc en road trip ou en auberge de jeunesse, c'est un truc qu'on utilise tout le temps. Mais c'est donc... vrai qu'on est très très très très sud en Australie, et donc quand le soleil tombe, il tombe quoi. Ah oui, déjà la nuit tombe assez tôt, mais c'est vrai que quand, euh, quand on road trip, on a on a toujours les mains occupées, etc. Donc la lampe, la lampe frontale, et eh bien euh, aussi désuète que ça puisse paraître, c'est très utile. Pour l'instant, on est à Melbourne avec vous. On va partir pour la Tasmanie dans quelques instants. Donc cette île au sud du sud de, de l'Australie, avec euh, toute sa faune et sa flore très très étonnante. Melbourne, c'est aussi le titre d'une chanson de Charles Couture. Melbourne. Oh, Je finis un roman Il fait chaud La ville de Batman Se resserre De chaque côté de la rivière yara Des marins venus de Grèce Jouent au domino Dans les jardins mécaniques Melbourne. 1919, Melbourne, Oz. À l'autre bout du monde, ma petite fille a fait un rêve étrange. Elle s'envolait avec tous les oiseaux de bois vers les forêts de Galipussy, des gum trees. Elles et les fougères arborescentes. Melbourne, 1990. Melbourne, poezie. La télé diffuse un vieux film et je ne peux pas dormir. Il fait trop chaud. Les kangourous. De la bière, et les tromes fondent comme la glace des terres australes. charles Couture, Melbourne, sur l'album Melbourne aussi en 1990. On y est à Melbourne avec notre guide du jour dans Globe Rocker et on part pour la Tasmanie. Globe rocker sur la première.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 La première et la deux présente le 40e Brossella Folk and Jazz Festival. 14 groupes, plus de 100 artistes sur deux scènes. Et le Brossella Kids Festival. Avec musique, cirque et animation. Dans le cadre féerique du Théâtre de Verdure, près de l'Atomium, les samedis 9 et dimanche 10 juillet. Info Bruxelles.be Avec la Libre. La première, 11h midi, Globe Crocker avec Benjamin Leuphard. Oui non, parce qu'on a le temps évidemment avec vous Catherine Chavet. vous êtes allée en Australie certes, mais pendant deux ans. Et là on est en train de suivre vos traces, on est arrivé à Perth, puis Melbourne, et là vous décidez de prendre un avion Euh, oui, bah, donc ça c'était prévu dans les vols que j'avais déjà réservés avant de partir. Forcer à bouger. Voilà. Et euh, donc j'ai voulu aller en Tasmanie, donc qui est euh, détachée de l'Australie. Donc c'est une petite île. Donc il faut aller en avion ou oui, en fin, bateau. Petite petite. Non, ouais. elle n'est pas petite, mais bon voilà. Donc c'est une plus petite partie de l'Australie. Et donc euh, j'ai pris l'avion jusque Hobart et euh, je suis arrivée en Tasmanie pour mon troisième Help Exchange. C'est ça, donc on change de vie à nouveau, c'est fini le ranch, c'est fini les chevaux, qu'est-ce qu'on fait maintenant Voilà, mais donc là je me suis rendue chez euh, Even, qui doit être un des personnages les plus emblématiques, je pense, du euh, programme Help Exchange, vu le nombre de personnes qu'elle a accueillies, qu le nombre de ah commentaires oui qu'il y avait chez elle, oui, elle est, euh, elle est très connue dans le programme. On peut coter comme ça les autres, oui, en, en disant que c'est le bon plan C'est un peu comme du, oui, du Airbnb, donc, euh, <rire> ou, ou comme sur eBay, on peut... Euh, il y a des commentaires qui sont donnés par, euh, par autant les autres que par les backpackers, que par les backpackers. donc euh, je me suis rendue chez elle, et c'est vrai que dans sa maison il y avait toujours de la vie, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup voyagé en Chine notamment, quelqu'un qui aimait beaucoup la poésie, euh, très cultivée et euh, qui a un monde bien à elle et donc... Euh... Ça ressemble à quoi la Tasmanie Mais La Tasmanie c'est très très vert et euh, beaucoup plus vallonné, et montagneux et le climat est beaucoup plus frais en fait que... Que partout en Australie, ça s'apparente à la Nouvelle-Zélande apparemment. Donc c qui n'est pas loin, on est quasiment sur la même latitude, là on est à l'ouest de la, de la Nouvelle-Zélande, qui est donc à droite, et on est dans un climat plutôt ben, maritime, ça monte, ça descend beaucoup Oui, oui, oui c'est très, très vallonné, très sinueux, les routes sont très sinueuses. Et qu'est-ce qu'elle vous fait faire alors Yvonne, dans ce programme d'échange, hospitalité contre boulot, help exchange Bien, chez Yvonne, je fais surtout, enfin, m'occupe de la maison, donc faire à manger, faire la lessive, donc, bien. faire de la confiture de poire avec elle, avec les poires de son jardin, donc euh, accompagnée d'une autre help exchangeuse, si je peux l'appeler comme ça, mais qui venait. Mais vous étiez combien chez Yvonne ben Là, en l'occurrence, quand je suis arrivée, on était trois, et puis il y a eu euh, une autre fille qui est venue remplacer la première, mais elle avait aussi un étudiant euh, qui était là pour un an chez elle, en plus de son fils et sa fille. Et alors comme vous avez la bougeotte, on est très bien chez Yvonne Sabouche, c'est très bien. On fait des confitures de poire, des conf... voilà, très bien. Mais à un moment donné, vous voulez partir Bien, en fait, euh, j'avais rencontré un Canadien euh, en faisant la Great Ocean Road. Donc, quand j'étais à Melbourne, la, quoi la Great Ocean Road. Mm -hmm. euh, et donc, lui venait en Tasmanie aussi. Et alors, il m'avait dit, ben écoute, je viens, donc on a qu'à se voir. Et il m'a dit qu'il lui comptait faire un road trip, louer une voiture. La Great Ocean Road, c'est la, la route qui longe, on imagine l'océan, mais où Euh, mais donc c'est une route qui va de Melbourne à Sud. Euh, vers Perth, ah, enfin vers Adelaide en fait. Voilà c'est ça. Et donc euh, c'est une route West. qui est très connue, qui longe le bord de l'océan. Et alors il y a plein de formations rocheuses assez impressionnantes à voir euh, le long de cette route. Donc il y a les euh, fameux 12 Apostles, donc ce sont des gros rochers on a 12 qui sont au milieu de l'océan. Il y a aussi le London Bridge, donc c'est toute une formation rocheuse qui forme un pont. Ah, oui. Voilà. Donc, c'est une route qui est très connue. Euh, et sur cette route, vous rencontrez le Canadien Voilà, c'est ça. Et on décide de se revoir euh, en Tasmanie. Et donc, lui m'annonce qu'il souhaite faire un road trip. J'en parle à Ivan qui me dit, mais va avec lui, le voyage, c'est ça. Tu ne vas pas rester chez moi, donc euh, pars avec lui faire <rire> un road trip. Et c'est pas tout, puisque vous étiez trois Oui, donc il a mis une annonce sur Gumtree, donc, qui est un site assez fréquenté par les backpackers. Et il a trouvé un autre Allemand, donc on est parti à Troyes. Euh, Et vous êtes parti où Eh bien, faire le tour de la Tasmanie avec une voiture... Euh... C'est possible ça <rire> Ah oui, c'est possible, oui. <rire> en combien de temps euh, Ben là, on l'a fait en... Je crois que... Moi, j'ai pris par au trip, ça a pris 5 ou 6 jours, je ne me souviens plus exactement. Euh... Enfin, on n'a pas fait tout le tour, on a fait une partie, mais donc... Euh... Alors, tant qu'on est dans les bons plans, c'est quoi la partie qu'il faut faire Parce que vous avez l'air très très informé sur... Il faut faire ce road trip là, il faut aller là, il faut passer ça... Quelle est la partie de la Tasmanie qu'on recommanderait Question piège, évidemment. Oui, question piège. Mais euh, je sais qu'on a fait Wine Lesbée. Il faudrait que je regarde ce que j'ai fait, parce que, honnêtement, je ne me souviens plus très bien. On est parti de Launceston et euh, je pense qu'on a remonté par l'ouest, je me souviens bien. Mais il y a des parcs nationaux, il y a, des... il y a... Enfin, il y a pas mal de choses à voir, décrites dans le Lonely Planet, mais j'avoue que de mémoire... <rire> ah je... d'accord, autre bon plan, suivre le Lonely Planet, évidemment. Et alors vous disiez que c'était un peu, un peu humide, verdoyant certes, mais tellement humide que vous avez chopé une pneumonie quand même. Non mais il faisait vraiment fort froid, et donc à euh, trip on a campé dans une tente qui nous avait été prêtée par l'agence de location de voitures. On ne l'a pas ouverte avant la première nuit, donc on n'était même pas sûr qu'elle était complète. Et j'avoue qu'au bout de la première nuit, j'ai vraiment cru que j'allais mourir parce qu'on n'avait pas de, on avait pas de matelas pneumatique, donc on a dormi genre sur des couvertures avec le sol et il faisait vraiment, vraiment froid. Alors on peut, on peut le dire, hein, il y aura plein de gens fortement jaloux parce que votre périple en Australie c'est deux ans de votre vie, mais vous avez justement rayonné un petit peu en dehors de l'Australie, un peu plus tard vers l'Asie et puis un peu plus tôt vers la Nouvelle-Zélande. Vous disiez, la Tasmanie ça ressemble à la Nouvelle-Zélande. Vous qui avez fait les deux, c'est vrai ou pas Oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a des grands glaciers comme Non, il n'y a euh... pas des grands glaciers, mais ça, ça, c'est similaire dans le sens que c'est vallonné, c'est plein de routes sinueuses, qu'il y a... Voilà, en Nouvelle-Zélande, il y a la mer, il y a la montagne, ici, il y a la même chose, enfin, la montagne à échelle, de, bien sûr, de, de la Tasmanie, mais c'est très vert aussi, le climat est similaire, enfin, la Tasmanie est vraiment... À part de l'Australie. Enfin, après, bon, il y a plein de coins en Australie qui sont tous différents les uns des autres, mais c'est vrai que ça a vraiment son identité propre. On ne peut pas confondre la Tasmanie avec une autre partie de l'Australie. Et dans ce fameux road trip, vous avez vu un petit peu des choses, genre des animaux particuliers, parce qu'on imagine, qu'en Australie, vous avez dû en voir, des kangourous, mais alors en Tasmanie euh, Des wallabies, beaucoup, hein, Donc, qui sont des tout petits kangourous. Euh... Ça, c'est vraiment l'animal. Enfin, on est entouré euh, par eux tout le temps, parce qu'il y a plusieurs. Enfin, on a dormi sur des plages, etc. Et ils sont là au réveil. Euh, ils ont un adorat très développé, donc dès qu'il y a de la nourriture, ils le sentent. Et euh, donc les voilà Pas de mauvaise surprise dans votre tente improvisée. Il euh, y en a un qui est parvenu à rentrer dans un des sacs à dos voilà. la nuit et à voler de la nourriture, mais rien de, rien de dramatique. Pas inquiété. Non. Bon, dans quelques instants, on va reprendre un avion parce qu'on va quitter l'île de Tasmanie. Il y a encore plein de choses à faire avec vous, Catherine chavez en Australie. Et on va filer vers Brisbane. Euh, ce sera pour la suite de Globe Crocker. Ce sera juste après The Less I Know The Better, The Tame Impala. The Better Tame Impala Currents, c'est le nom de l'album. En 2015, nous sommes en Australie. On va quitter la Tasmanie avec Catherine Chavet et on file vers Brisbane. Globe Crocker sur la première. Créphel. Les soldes XXL, c'est aussi jusqu'à moins 70% sur toutes les marques d'encasserables. Les meilleurs prix, services compris. L'été, le soleil, la terrasse, ça donne envie d'un petit plaisir nature. Oh oui, tout de suite Un plaisir nature chez O'Green, c'est les soldes. Des occasions en mobilier de jardin et sur plein d'autres articles. Mais après D'abord les soldes, ouverts tous les dimanches. au Green, plaisir greeneu Cuisine Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina Un festival de rock Non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 Expo. Le mur de Berlin a aussi été un mur entre les artistes Beaux-Arts présente un aperçu des plus importants courants artistiques des deux côtés du rideau de fer Action painting, art médiatique ou conceptuel Facing the future jusqu'au 25 septembre Info beaux Beaux-Arts.be Ah l'été, le soleil, la terrasse, ça donne envie d'un petit plaisir Un plaisir nature, on va chez o Green, c'est les soldes 11 h midi. Benjamin Eyepart, Globe Rocker. Sur la première. Alors Brisbane, Catherine Chavet, ça ressemble à quoi On est complètement à l'est, du coup. Euh, oui, on est à l'est exactement. Bien, euh, <rire> reste une ville australienne comme toutes les autres. Donc le fameux quadrillage. Voilà, c'est ça. Euh, mais avec euh, la, la rivière quand même qui traverse la ville, euh, avec euh, les, les ponts qui l'enjambent, donc. Euh... Et le reflet du building dans la rivière. Moi, oh, c'est oh, beau. beau. Et alors, vous allez séjourner dans une auberge de jeunesse qui a un joli nom Le Somewhere to Stay, exactement. Est-ce que vous confirmez ben, Donc, c'est quelque part où rester, où demeurer, où loger. Voilà, j'y ai passé pas mal de temps. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu euh, un... une maison loin de la maison, on va dire, euh, à force d'y avoir euh, séjourné. Mais disons que j'ai y séjourné euh, pas mal de fois, donc euh, le fait de d'avoir un endroit où on connaît des personnes, euh, ça fait du bien d'avoir un petit point d'attache en fait euh, à un alors, moment donné. Alors en essayant sur euh, Street View par exemple de voir la façade de ce somewhere to stay, eh ben pas possible parce que c'était au milieu d'un bloc de maisons. Euh, j'ai pas trouvé moi là, ça ressemble à quoi cette euh, auberge de jeunesse C'est vrai que c'est un peu particulier dans le sens que c'est une auberge de jeunesse qui est un peu dans un quartier résidentiel en fait et donc euh, c'est ce un coin de Brisbane un peu plus c'est pas dans le centre et donc ce sont toutes des maisons euh, en bois euh, c'est vraiment une architecture très particulière, euh, toutes des, des des jolies petites maisons qui succèdent les unes les autres et donc c'est très coloré et le to stay, qui est vraiment une énorme maison qui a été réhabilitée euh, en auberge de jeunesse et donc il y a vraiment un cachet au niveau de l'architecture parce que c'est voilà très coloré en bois ça a vraiment euh, un joli endroit et alors question Catherine pourquoi vous arrêtez le système Help Exchange à ce moment-là et que vous trouvez des vrais boulots bien disons que quand j'étais en Tasmanie j'essayais de trouver euh, un, un hôte euh, dans la région de Brisbane et que j'ai pas trouvé donc euh, Donc je me suis dit que j'allais pas faire... Au début j'étais partie pour faire du Help Exchange pendant tout mon voyage et puis je me suis dit, ben non, je vais, euh, je vais travailler, donc... Euh... Et donc vous bossez Exactement Et qu'est-ce que vous faites Eh bien j'ai eu la chance d'être sandwich artist au oh, beau, ça. n'est-ce pas Sandwich artist Exactement, donc... Euh faire les sandwichs au Sebué et travailler aussi dans un magasin de vêtements de montagne. Vous êtes à l'ouest de la, de la ville, dans un des méandres de, de, de la rivière. Et il y a peut-être pour les touristes, hein, vous allez me dire, mais il y a des bateaux-taxis euh, qui traversent cette rivière. Vous avez pris ça ou pas Non, moi je ne les ai pas pris, mais il y a des gens qui le prennent, je pense, pour aller au boulot. Donc euh, c'est un, un moyen de transport comme un autre. Bah pourquoi alors C'est juste pour les touristes Non, non, euh, juste que moi je n'ai pas eu besoin de le prendre pour me rendre à mon lieu de travail, sinon je pense que je l'aurais fait. Mais, euh... La vie est facile là-bas, vous disiez, il y a beaucoup de transports en commun, c'est euh, sympa Ah oui, tout est très bien organisé, euh, mais les Australiens sont très bien organisés et absolument charmants. Donc, euh... Et alors question, vous êtes euh, au bout d'un très long périple hein, déjà, vous avez fait toute la côte sud de l'Australie, une, une boucle en, en Tasmanie, vous filez encore vers l'ouest pour arriver à Brisbane, vous repartez de l'autre côté, à Perth, pourquoi hein Euh, eh bien, euh, je suis partie à Perth parce que Brisbane, à un moment, j'en avais marre. Euh, <rire> mais on a travaillé. Elle est comme ça. Elle est comme ça non, non, on a, marre, on a travaillé pendant un moment. Et surtout, je j'étais avec. Deux copines, enfin deux amis, et euh, nous étions en share house et il y a un de nos colocataires qui malheureusement est décédé de manière euh, assez tragique dans un accident de longboard. Et donc euh, voilà, nous on avait fait un peu le tour de Brisbane, on en avait marre de notre job. Et euh, étant donné que je retournais en Belgique parce que ma soeur allait avoir son premier enfant ah. et qu'on m'avait parlé de la côte ouest en me disant que c'était vraiment la chose à faire, je me suis dit... Euh, Voilà, je suis en Australie, je vis mon rêve, donc je quitte mon job et je ça, reprends Ça ce sera vie. votre leitmotiv, hein. tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Ça c'est un petit peu comme ça que vous avez vécu ces fameuses 40 vies <rire> en Australie. On dit 40 vies, on ne les a pas comptées, hein, mais plusieurs en tout cas très différentes. Vous retournez à Perth et vous faites un, un, un road trip en van euh, le, long, le long de l'océan. Oui. Indien du coup, puisqu'on est à l'ouest. Oui, de l'autre côté. Et alors, comment ça se passe Eh bien donc, euh, je suis arrivée à Perth, là je... Et eh bien j'ai cherché sur euh, Gumtree et les autres sites internet des personnes qui d'autres backpackers qui avaient des vans ou des voitures et qui faisaient la côte ouest et donc euh, je suis tombée sur Chloé, une anglaise qui avait acheté un van et donc euh, finalement on est parti en convoi donc un van avec quatre personnes et euh, une voiture avec euh, Quatre garçons et une fille, et donc on est parti en, en groupe pour faire toute la côte ouest. En six semaines. Six. Et c'est vrai que ça se fait beaucoup, ça, plutôt que de louer un, un véhicule, c'est carrément l'acheter, faire le road trip, et, enfin le road trip ou le séjour complet, et ensuite le revendre, ça se fait aussi en Nouvelle-Zélande, ça se fait beaucoup chez les backpackers Il y en a qui louent, il y en a qui achètent, ça dépend en général de, du temps qu'ils restent sur place, euh, de leurs finances, parce que finalement louer ça coûte cher aussi, mais en même temps dans le marché de seconde main, il faut bien s'y connaître, parce qu'il y a pas mal de voitures qui tombent en raid assez rapidement, donc euh, c'est un peu un, un jeu de poker. Et ça ressemble à quoi alors de Perth à, à Darwin Eh bien quand on est parti de Perth, il faisait pas très beau, il faisait plutôt froid et donc plus... Encore on est... Ben oui, ah, l'Australie en fait il fait pas chaud, hein. il faut arrêter de croire qu'il fait chaud partout, c'est pas vrai Donc ouais, bon. euh, quand on est parti, il ne faisait pas, pas dingue Et donc plus on est remonté, plus il faisait mourant de chaud ah. euh, Plus l'air devenait sec Et donc euh, on a mais vu euh, plein de belles choses Mais surtout on a fait tous les parcs nationaux Donc avec euh, les, la terre rouge, la poussière rouge, les, les, les roches rouges Enfin euh, voilà, on a vraiment été dans la pampa australienne si on peut dire Des kilomètres euh, sans croiser euh, une pompe à essence euh... C'est plutôt embêtant pour un road trip Non, mais on a déjà ricane, mais euh, est d'Algéricaine, mais c'est vrai. Encore plus dangereux. <rire> voilà. Vous êtes inconscient. inconsciente. Euh, c'est marrant, depuis le début de ce globe croqueur consacré à l'Australie, on a déjà fait deux road trips et jamais vous nous parlez des euh, kangourous qui traversent la route. Ah ben si, ben sur la côte ouest, justement, euh, on ne peut pas rouler le soir. Enfin, en Australie, en général, on ne peut pas rouler le soir. Enfin, non. Et pour moi, Sur la côte ouest, parce que les kangourous sont vraiment cons. <rire> et donc, euh, à la nuit tombée, dès qu'ils voient des phares, ils se jettent sous, sur les voitures. Mais bon, vu... Euh, La taille des bêtes, euh, ça peut faire de solides dommages. Donc, à moins d'avoir un pare buffle ou de conduire un road train, vaut mieux s'arrêter la nuit parce qu'ils sont vraiment vraiment cons. Vous nous expliquez ce que c'est qu'un road train Oui, donc euh, ce sont les camions australiens qui sont, euh, ce sont des camions avec quatre ou cinq remorques qui sont énormes, très longs et euh, qui parcourent toute la côte ouest. Et alors nous on nous a expliqué l'année passée dans un autre globe croqueur consacré à l'Australie que parfois aussi <rire> les kangourous recherchent la chaleur la nuit parce qu'il fait froid euh, la nuit et le bitume a absorbé la chaleur du soleil et parfois ils se couchent pour, <rire> c'est très dangereux, pour récupérer la, la, la chaleur de la route mais évidemment la route étant fréquentée par les voitures ils se font dégommer allègrement. Ça vous est arrivé ça Euh, ben, on n'a pas dégommé de kangourous, j'en ai pas <rire> vu qui se tapaient une petite sieste au long de la route, mais on s'arrêtait toujours avant que la nuit tombe. Donc. On va filer dans la suite de ce globe croqueur vers d'autres villes après Darwin. On va aussi aller à Sydney, ce sera pour votre anniversaire. Euh, un, une petite pause quand même, puisqu'on est euh, près de l'océan avec euh, Yawirini -Ya Wirini, Yawarini Gurumul sur l'album Rakala. Personne ne connaissait jusque-là. On est en Australie encore pour un petit peu de temps cette semaine dans Globe Crocker. On termine notre tour du monde et on va retourner avec notre guide Catherine Chavet du côté de Sydney. La première, Globe Crocker. Avec Benjamin Lepart. Eh bien on en aura fait des kilomètres avec vous Catherine Chavet. nous sommes de retour en Australie après avoir à peu près fait le tour du, du pays, un retour en Belgique pour la naissance de l'enfant de votre sœur. vous retournez et vous arrivez à Sydney. On définit Sydney, côte est, plutôt dans le sud, on est du côté de l'océan Pacifique. Est-ce que c'est bien Sydney Ah Sydney c'est top Petite rectification, Sydney n'est pas la capitale, hein, parce que tout le monde pense que Sydney est la capitale, ce n'est pas le cas. Euh, ben Sydney, c'est une ville super vivante, euh, très jolie, euh, avec euh, l'Opera House, évidemment, euh, qui est assez connue. Le symbole, évidemment. Voilà, donc euh, vraiment super ville, hyper vivante, très cosmopolite, plein de choses à faire, plein de choses à voir. Euh, Mais qui coûte un pont. Ah, Sydney, oui, c'est très très cher. Euh... Qu'est-ce que vous avez fait comme boulot là-bas pour euh, survivre J'ai vendu des calipos sur Bondi Beach. Et alors je voulais, je voulais vous expliquer ça parce qu'en gros vous vendez des calipos sur une plage à quelle époque de l'année Ben là c'était en décembre. Et vous y étiez pourquoi Pour Noël et Nouvel An. Voilà Noël nou, Nouvel An avec des, des glaces sur la plage, c'est un peu des paysans, sympa. Ah oui, bah, quitte à être au bout du monde, autant faire des choses qu'on ne fera pas chez nous. Voilà, mais vous ne faites pas long feu à, à Sydney, vous partez et vous partez pour où euh, Je pars pour Alice Springs, donc pour euh, le centre du pays, pour aller voir euh, ben, euh, Uluru, donc Ayers Rock, qui est le, le symbole euh, de l'Australie. C'est-à-dire c'est un énorme rocher rouge au milieu de rien du tout et euh, qui est... Euh, c'est quoi ce rocher rouge C'est un lieu euh, sacré, absolument sacré, pour euh, les aborigènes d'Australie. Autour, c'est un désert Oui. Désert-désert Il désert. n'y a pas grand-chose dans le coin. Et donc, est-ce que vous avez gravi cette montagne rouge euh, Non, c'est possible de la gravir, mais... Euh... Quand on y était, euh, on ne pouvait pas monter dessus parce qu'il y avait trop de vent. Et de toute façon, étant donné que c'est un lieu sacré, je pense qu'on n'a rien à faire dessus. Donc je pense que le voir, c'est suffisant, le voir au lever du soleil, au coucher du soleil. Mais à partir du moment où des gens ont des croyances sur, euh, un... sur ce lieu, je pense que c'est un peu le bafoué que d'aller l'escalader. Est-ce que vous diriez que vous avez fait à ce moment-là, puisque là on est au centre, qu'on a quasiment fait le tour, euh, est-ce que vous diriez que vous avez fait l'Australie en entier En deux ans En quasiment deux ans, on n'est pas loin de la fin, presque du terme du voyage. Là, on, on est au centre après avoir fait Sydney, Melbourne, Darwin, Perth. Est-ce que vous pensez avoir fait toute l'Australie Je pense qu'on ne peut jamais faire toute l'Australie parce que c'est énorme. Maintenant, il y a une petite partie que je n'ai pas faite parce que je n'ai pas eu le temps. Mais c'est sûr que j'ai vu une bonne partie de l'Australie, ça c'est clair. Après ce rocher rouge des aborigènes, vous allez où euh, Vers Adélaïde. Qu'est-ce qu'on fait à Adélaïde Ça ressemble à quoi Adélaïde, c'est une des grosses villes aussi d'Australie, mais qui est un peu moins funky que les autres, on va dire. <rire> donc c'est un petit peu moins drôle. Et donc là, on a recherché euh, du boulot. Donc j'étais avec Chloé, euh, ma copine anglaise avec laquelle j'avais fait la côte ouest. Et là, vous trouvez le boulot de rêve. Exactement. Donc euh, j'ai eu la joie et l'honneur de devenir treilleuse de vaches pendant euh, un certain nombre de mois. Après les chevaux de Melbourne Les vaches d'Adélaïde. Et alors, c'est quoi le mieux euh, Eh bien, euh, les vaches. Ah oui Oui, c'était euh, très sympa comme boulot. C'est-à-dire que quand on est arrivé pour postuler, je pense que les deux fermiers nous ont regardés de haut en bas en disant mais. Qu'est-ce qu'elles viennent foutre ici, ces deux abrutis Et puis au final, euh, bien on a fait nos preuves. Et donc, euh, était, on était respectés, on se tendait très bien avec eux. Et c'était assez valorisant comme boulot, au final. Et alors, vous les triez à la main Non, on avait, euh, on avait mille vaches, donc on avait ah oui. une <rire> plateforme de traits. Du 24 heures sur 24 Non, non, des plateformes de traits, d'accord. Voilà. Parce qu'on est dans du, euh, de l'énorme, évidemment, à nouveau, comme les Oui, choirs. voilà, c'était pas une petite ferme, c'était une grosse ferme laitière. Vous êtes en compagnie de votre amie Chloé Oui. Vous allez vous fâcher avec Chloé Bien, disons qu'à un moment on a fini par se taper sur les nerfs, le fait oui. de vivre ensemble, manger ensemble, dormir ensemble, travailler ensemble, et ce serait qu'en plus Adelaide n'étant pas vraiment, enfin on n'était pas dans Adelaide même, on était à Murray Bridge plus précisément, et ça croule pas de backpacker, donc à ce moment-là on vivait dans un camping, <rire> donc on n'a pas vraiment rencontré énormément de gens, et euh, à un moment c'était plus possible. Et donc il n'y avait personne et vous décidez de vous fâcher l'une contre l'autre On ne décide pas de se fâcher, il se <rire> fait que... Vous avez... Attends, parce que là on est en train d'enjoliver de, un peu l'histoire, vous dites euh, j'ai été fermière de vaches, très bien, mais vous avez aussi emballé des brocolis. Oui, c'est le premier boulot qu'on a trouvé, donc c'était dans une ferme où nous avons eu la chance d'emballer des brocolis pour les supermarchés dans une chambre froide, sans <rire> aucun aucun vêtement de protection. Et vous êtes complètement taré pourquoi faire ça Mais à un moment euh, quand il faut de l'argent, il faut de l'argent C'est donc... ça, et c'est à ce moment là justement que vous faites un crochet par la Nouvelle-Zélande qui vous a permis de comparer tout à l'heure avec la, la Tasmanie, et puis vous reviendrez à Melbourne à nouveau, donc Côte-Sud, et là vous fêtez votre anniversaire Voilà, mes 25 ans, à Melbourne Et alors, comment ça se passe Alcoolisé. Ah oui Parce que c'est un peu ce qu'on dit hein, des, euh, des, des Australiens, ils y font ils y vont fort quoi Les Australiens, quand ils font la fête, ils font la fête, oui. Ça, c'est clair. Sur la table de Globe Crocker, il y a encore quelques objets à faire parler. On imagine, il y a une énorme bible devant vous. C'est un guide sur l'Australie. Il y a un appareil photo, on s'imagine bien pourquoi. Et alors, il y a des lunettes de soleil, ok. Mais il y a un short en jean, digne des meilleurs clips de musicaux australiens. Qu'est-ce que c'est que ce short C'est un short que j'ai acheté là-bas et qui m'a accompagné pendant à peu près tout mon périple. Donc, il a une petite valeur sentimentale. Je le porte encore aujourd'hui et voilà, c'est... C'est un objet qui m'a accompagné pendant pratiquement tout mon voyage. Un donc. short qui a connu toutes vos vies australiennes. Voilà, plus ou moins. Et alors, dernier bon plan pour les backpackers. À un moment donné, vous décrochez un pactole qui vous permet de, de partir. Enfin, ce sera la fin de votre voyage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tax-back Bien, à la fin de l'année, on doit faire sa déclaration d'impôt, comme en Belgique. Euh, en sachant que les backpackers, enfin, en tout cas à l'époque, étaient fort taxés. Et au moment de faire la déclaration d'impôt... Euh... On a dit qu'on était résidente australienne et ah, du coup. C'est un mensonge. <rire> bah pas vraiment parce qu'on était un peu comme des résidents australiens. Vous qui en train de le devenir Voilà, c'est ça. Et donc, ça vous permet de décrocher la timbale et de, de rentrer ou de partir en Asie, en l'occurrence. Voilà, de partir deux mois et demi en Asie du Sud-Est. Eh bien, il va falloir revenir dans Globe Crocker pour nous raconter tous ces voyages entre la Nouvelle-Zélande et l'Asie du Sud-Est. On est vernis. Merci, Catherine Chavet. Avec plaisir. Merci de nous avoir raconté les 40 vies australiennes que vous avez vécues. Vous direz que ce voyage a changé votre vie ou pas Oui. Comment C'est le fait que avant de partir, ma vie était très réglée, enfin, c'était du papier à musique, et là, en fait, du jour au lendemain, le champ des possibles devient infini. Donc, à chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose, on le fait, et on se rend compte que, finalement, on dépasse de limites, et on fait des choses incroyables. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Globe Crocker, c'est fini pour la semaine, juste le temps de faire une grosse, mais alors une très grosse lessive, et dès lundi, on repart pour de nouvelles aventures de vie qui changent en chemin. Notre second tour du monde de l'été démarrera sur une scène de théâtre en Afrique, entre Congo, Rwanda et Burundi. Ce sera le sud qui vous le théâtre du même coup de ce premier Globe Crocker de la semaine. Dans un instant, la météo, puis le forum de midi avec Fabrine Fabienne Vandemerge. Bon week-end qu'il soit plein de détours et de surprises en chemin à lundi dans Globe Crocker, que vous ayez ici ou là. La première. Voltaren est un médicament au diclofenac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice.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 Bonne journée à tous. Cet après-midi, les nuages resteront encore nombreux sur le nord du pays et une petite averse pourrait arriver par la mer du nord sur le littoral, aller vers la région versoise ou la campine. On n'exclut pas non plus en fin de journée d'avoir peut-être une petite averse isolée sur les reliefs de l'Est. Les températures, 20 degrés sur le littoral, 22 dans le centre, 24 sur l'extrême sud du pays. La chaleur se confirme demain avec encore assez bien de nuages le matin, mais de belles éclaircies l'après-midi, 21, 25, voire 26 degrés. Et puis dimanche, 23 à 29 degrés, une chaleur qui pourrait devenir orageuse en soirée, essentiellement sur le nord et l'ouest du pays. La chimée dorée, caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimée, les accords bières et fromages depuis 1876.